Je lave plus ou moins ce linge-là. Donc, euh, bonsoir tout le monde. Bienvenue à 70%. C'est notre première émission de 2013. On est très content de recommencer une autre saison de ce show unique et fantastique tabuleux. Euh, en fait, euh, je suis bien sûr flanqué de fidèles collaborateurs qui sont tous en train de prie. prier. T'es écouté, comme, Tom. Ouais, T'es écouté. Il y a, il y a... ouais oui. On prie. Oui, voilà. <rire> on est en train de discuter, moi et Mathieu, à quel point c'est dangereux de devenir un ami de Etchi ou de Ré Rémi sans famille. C'était vraiment une discussion que, en fait, ça me fait plaisir de mettre de côté parce qu'on va en reparler tantôt, il y a pas de malaise avec bien. ça. On était à 70% pour cette première de 2013, comme je disais, on va la recrinquer. Aïe, aïe. Euh, <coughs> En fait, euh, gros sujet aujourd'hui parce que c'est la rétrospective de 2012 euh, qui est dans les visionnements douteux un petit peu partout au Québec. Surtout à Montréal, ça a été concocté par notre ami Simon Chénier. On est très hâte de voir ça. En même temps, ça va être la souffrance comme d'habitude. Moi, je parie qu'il va avoir 3D Dead Idées. Sinon, euh, c'est le film Two-Headed Shark qui a été voté pour euh, clôturer cette année 2012. C'est un film de 2012 avec Brooke Hogan, la fille de Hulk Hogan a raison. Euh, Là-dessus, mon cher Dieu, euh, j'irais pour euh, ta première photo, en fait, on va y aller pour la première photo, parce que 2012, c'est le temps de de réaliser à quel point c'est l'apocalypse la plus ratée de tous les temps, là, oh, oui, oh, le plus gros oui, pétan oh, oui. mouillé ever, euh, c'est le temps de réaliser à quel point, euh, ben, faire les bilans, mettons, pis moi j'ai découvert, ben, en fait j'ai vu pour la première fois, vas-y, tu peux la passer l'image et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. En 2012, c'est des images de 2010, surtout, que je vais vous montrer là, mais bon, euh, j'adore l'astronomie et puis j'y vois à la vitesse que ça m'arrive. Et en 2012, j'ai pris connaissance du euh, Hubble Ultra Deep Field et ça, c'est quelque chose qui a des répercussions philosophiques assez intéressantes. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est euh, ce qui tend vers le rouge. Tu le Big Bang à droite et puis tu as le, le, comme la réalité à gauche, qu'on peut appeler le temps présent, qui est une notion très floue à tous les niveaux de la compréhension. Et puis, ben, entre les deux, il y a les milliards d'années et d'années-lumière qu'il y a entre le début de la création et notre position présente. Parce qu'on était tous dans un petit point à un moment donné, puis depuis, on s'éloigne. Ouais. Ce qui fait que plus que tu vois loin, plus que tu es en train de regarder dans le passé. Le, tous les astronomes vont le dire. L'astronomie, la, c'est surtout la science de l'archéologie spatiale. On prend ce qui nous reste comme information, c'est-à-dire les radiations de l'univers, puis on transforme ça en matière à réfléchir. Là, tu peux passer à la prochaine. On, en fait, on est en train de... Et voilà, ça, c'est une des images les plus euh, fabuleuses de 2010, comme je disais tantôt, mais que j'ai découvert cette année. c'est euh, ça, ça a l'air un petit peu simple mais en fait, c'est pas des étoiles ou des nébulés. Ça, c'est en fait, c'est des... C'est des galaxies qu'on voit et c'est une photo qui a été prise à environ 12,5 milliards d'années-lumière de distance. Ça fait loin. Ça fait loin en ah oui, sacrement. Oui, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un objet est loin, plus il tend vers le rouge. Et plus un objet est loin, euh, plus il est vieux, en fait. Donc, on a des galaxies qui existaient à peu près un milliard d'années après la création, après le Big Bang, parce qu'on est en 13,7. C'est appelé le Ultra Deep Field et ça, pour avoir ça, ils ont visé une partie du ciel pendant 11 nuits. Ils ont visé une partie du ciel qui est grosse comme le trou d'une aiguille, genre. Oh. Puis, ils l'ont visé pendant 11 nuits. Ouais, le trou d'une aiguille à 5 mètres, mettons. Puis, okay. ils l'ont visé pendant 11 nuits. Et tout ce qu'on voit, c'est toutes des galaxies. Je trouve ça assez fabuleux. Et euh, à, à force de remonter dans le temps comme ça, on peut se rendre vraiment comme au début de toute chose et du reste. Si tu passes à la prochaine, mon cher Dieu, tu dois être fier de ta job. Ça, on voit, il y a comme une espèce de petite sphère autour. Ça, c'est 13,7 milliards d'années-lumière de la Terre. Tout ce qu'on voit là, c'est à peu près ce qu'on a réussi à mapper tranquillement. Mm. Et puis ça, c'est euh, c'est pris dans le plan. C'est assez euh, 2D, mettons. ok C'est pas un cône, c'est vraiment comme un éventail. Ce qui fait qu'au total, ils pensent qu'on est en train d'avoir commencé à mapper quelque chose comme je pense que c'est 5% d'un pour cent. C'est des pètes encore. Oh, oui, c'est des... les concepts généraux qu'on a compris. Et la dernière photo, c'est vraiment celle que je trouve la plus fabuleuse. Ça, ça, ça a été pris à 13,7 milliards d'années de distance. Ça fait encore... Moins de 280 000 ans. Oh. Ça veut dire que ça, c'est la photo de l'univers quand elle est encore dans une dans une bulle de compréhension comme ça, maintenant Et puis, euh, je, je trouve ça fabuleux. C'est la map de l'univers, dans le fond, parce que depuis, ça grandit dans les mêmes proportions. Et puis, ben, ouais. eux autres, ils pensent que la, la force motrice dégagée par les grosses taches sombres, là, ça, c'est l'endroit où il y a moins d'énergie, mais ils pensent que ça, ça a créé un vacuum qui a fait que les choses se sont réunies. Fait mmh. que le... le, le La première affaire, n'est pas seulement le Big Bang, c'est le fait que la matière s'est pour répartie de la même manière dans tout l'univers parce que le but c'est comme de créer de l'entropie, de créer un chaos qui était pour devenir oui, autre ça. chose. Et donc voilà pourquoi c'est une photo avec des répercussions hautement philosophiques, celle a été prise en acceptant toutes les, toutes les radiations du spectre lumineux. Et puis, ben, ils l'ont reconverti. C'est comme, nous, on est capable d'entendre un chien japper, mais le chien, il n'est pas capable d'entendre toutes les affaires que nous autres, on entend, puis vice-versa, puis les chauves-souris, ça vaut 54 images par seconde, puis euh, j'aime oui. ma mère. Ben ah oui, ça, c'est sûr. mais voilà. Donc, euh, ouais merci. je Moi, moi j'ai comme, je, je sais pas, je réfléchis souvent ben, à cette conchette. Moi, j'aime ouais, bien ça aussi. Ouais. Ça change des, des derniers extraits là, de Marimé qu'on a eus. <rire> ouais, D'ailleurs, parlant d'extraits assez spéciaux, euh, j'ai trouvé finalement la manière d'écouter Love Story et que ce soit pertinent, euh, c'est-à-dire euh, archivé sur un disque dur que tout le monde oubliait et <rire> avec les pubs découpés. Peut-être que non, là, mais bon. On y va douteusement donc avec ce que j'ai découpé. Euh, de, de, euh... de la pertinence. Oui, ça commence fort, 70%. Yes. Nos lofteurs ont plein de discussions dans l'offre sur des sujets aussi différents que variés. Et aujourd'hui, ils ont décidé de se révéler la signification de leur tatouage. Deux ailes avec deux yeux dans le milieu. Là, pourquoi? Je m'en de faire faire un joker sur le mollet, puis je sors du dog dans le dos. C'est <rire> <rire> vraiment ça. Je l'ai fait ça fait deux ans. Pourquoi est-ce que c'est ça, j'en ai aucune idée, je voulais un soleil. Euh, le tattoo est pas terminé. Euh, l'idée du départ, c'était comme de rassembler tous les éléments de la terre l'eau, le feu, l'air, euh, la terre. Puis euh il me manquait quelque chose, OK. Et le reste du tattoo, ben il y a des flammes, mais il est pas terminé il y a des flammes qui partent juste dessus. Puis ici tout le tour du soleil, il y a des nuages, puis il y a de la terre là avec comme des de la neige un peu puis euh... Il fait le tour du bois, mais il n'a jamais été terminé. Ça fait deux ans que j'en ai deux années. Euh, je l'ai eu quand j'avais 18 ans. Je m'en ai acheter euh, une, une peinte de lait, je pense. C'est <coughs> amour en japonais, à ne pas confondre avec euh, chinois. Euh, ensuite, en dessous, c'est marqué chaos. Avec un K, ils ont passé H parce que je voulais être différente. Ensuite, euh, alors l'amour, c'est le carreau. Le carreau, c'est l'amour. amour, amour c'est la vie. La vie, c'est l'amour. Ma vie, c'est le chaos Ma vie, c'est l'amour. Vous voulez autre <rire> Moi, j'aime une petite âme rouge. <rire> euh, moi, c'est ça j'ai un tribage. J'aime mon chéri bien. <rire> ben, moi, dans le fond, ma signification, c'est pas tant à mais ça faisait longtemps que je venais faire quelque chose par rapport à la chanson. Je me suis dit, un ange, c'est un même petit ange gardien. Je crois à ces affaires-là qu'on a tout un... C'était vraiment sans coup de tête que j'ai fait et je le regrette pas je trouve super beau puis le tatoueur euh, s'il me regarde il me doit pas m'aimer parce que je dit ben fais les pieds plus haut je veux comme ça les ailes de même j'étais plus calme moi c'était un tribal euh, avec deux lèches noires ce qui veut dire paix intérieure je me l'ai fait faire il y 6 ans à peu près Bonjour, oh. moi aussi c'est moi qui l'ai dessiné c'est euh, quand j'ai perdu oh. <rire> euh, j'avais perdu mon père quand j'étais jeune pis pour moi les flors c'est une plus belle chose qu'il y eu que, c'est plein couleurs, ça devient différent, c'est plein de vie. Puis aussi les vagues, tu as la façon considérable. Je sais tu ne rentre jamais les plans parce que chaque belle chose peut finir en un instant, pas vague. I have to read this off of the back of, of uh, Chet Atkins album and he's our next guest. L'excellent Chet Atkins, vous allez voir, c'est un musicien qui, qui a le finger comme aucun autre. C'est de la musique d'ascenseur, la qualité est bizarre, mais créez-ce que la tonne est bonne, puis que ça fait du bien de le voir content. Euh, Je commence encore 2013 avec une surprise très de l'année. Ça va être euh, Cosmic Square euh, Dance de Chet Atkins avec... C'est bien écrit. And it was written about this man. Here's Chet Atkins. point tv les manches internationales avec bruno cordbin on est parti bon. Alors, euh, on va commencer tout de suite avec une espèce de petite revue de 2012. On a beaucoup de choses à, à couvrir pour l'année 2012, en fait, parce que euh, ça, ça a été une grosse année. Et puis, euh, et puis on a manqué deux semaines d'émissions de radio aussi, fait qu'on a manqué deux semaines de nouvelles. C'est vrai. Merci beaucoup, d'ailleurs, à Emmanuel C. Séguin qui m'ont remplacé euh, tout ce temps-là alors que je ne pouvais pas être là pour des raisons de santé. Ben, ouais, okay. ouais euh, c'est bon, personnel, ouais, euh, personnel, euh, personnel euh, aller relever d'autres défis. C'est ça. Exactement <rire> ce que je t'allais faire. Alors euh, on va commencer tout de <rire> suite avec une euh, avec une revue des euh, meilleurs euh, des meilleures photos d'arrestation de 2012 euh, que j'ai pris sur le site de Smoking Gun. Donc alors la, en numéro 10, on a ici toute une belle bande de joyeux Lurons. Euh, c'est euh, eux ont été arrêtés pour euh, attaque religieuses sur d'autres Amish, c'est-à-dire avoir coupé leur barbe euh, sans leur consentement. <rire> voilà. <rire> Ben, Alors, des, ça euh, c'est ouais, toutes des personnes qui ont comme la même crème, des frères de coupage de barbe. Exactement, c'est okay. ça. Des des ouais. amis hardcore. Toute ta gang là, là ouais, c'est ça, c'est okay, euh, okay, okay. un peu une euh, déclaration de guerre religieuse. <rire> ouais, ouais. Ma barbe, ouais, Callis. Bon. Alors euh, en neuvième position non, On a ici à euh, Ne pas avoir rempli ce rapport d'impôts et être Stephen Baldwin. <rire> <rire> ben, il est rendu extra-chrétien religieux, lui, <rire> en plus, le born-again fatigué. Euh, ah, en huitième ah, ah, ah. position, c'est Hulk Hogan, ça. On a euh, ne pas avoir obéi à un ordre de la cour. Septième euh, position, intoxication publique. C'est un client régulier de la prison de Tulson en Oklahoma. C'est pour ça qu'il en a autant, en fait. Il fait une phase ah, différente ah. à chaque fois qu'il se fait arrêter. Ah, ah bah cool. <rire> oh. En sixième position, euh, ben, avoir il... menacé, des, menacé les clients d'un centre commercial en Floride. Aucune information sur la poudre dans son visage. Euh. <rire> euh, en cinquième position, conduite en état d'ébriété et possession de cocaïne. Et bon, hein, y est, y est... <rire> il On pense au nex, en quatrième position, qu boules, grossière indécence. Oh. Euh, oh. je pense que j'ai inversé les deux en fait je pense que c'est le contrat lui c'était possession de cocaïne pis l'autre c'était grossière de sens. ça a plus de sang je pense ben ouais. oui, ouais, ben ben oui. Bon. Ah. ok <rire> ensuite ben de oui. ça <rire> euh, en troisième position violation de, de probation euh, c'est pas Alan Moore en passant ça c'est une madame euh, de 45 ans voilà. ok il y a quelqu'un en dessous ouais, ouais. Et là, là, on voit, là, on elle a l'on voit ça... on ouais, voilà. Ah. Ouais. voilà ça c'est sa plotte ça Ça, c'est quoi? C'est pas le policier qui a pris cette photo-là. Non. bah oui, je pense. C'est tous des mugshots, ça. C'est des photos. Ah oui, mais c'est un cul, ça. C'est sûr que c'est un cul, les gars. C'est pas ça, c'est de Smoking Gun. Non, C'est pas de genre à pas pour vérifier leur source, le Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. En deuxième position, conduite en état d'ébriété et avoir résisté à l'arrestation. Lui, il a fallu qu'il tienne pour que ça fasse soit dans le cadre. Il dans le cadre. Ça va être agréable de travailler avec Sa langue noire, on voit clairement qu'il se pique dans la langue. Ouais, en fait. C'est assez trash. Et puis en première position, m'a vraiment prépare. <rire> oh, <sacré. Alors, rire> violation de probation, elle aussi. <rire> <rire> il va a... <rire> <Il y> a... <rire> être une probation, puis me faire violer par ça. Je pense que alors, alors, je serais crampé. Aïe, qu'est-ce que c'est oui. <rire> qu -ce que, ouais, qu -ce que ça? <rire> ça? La misère à pas jugé, hein? Ok, <rire> C'est bon. c'est sorti à chaque année seulement, ce top 10 là. Oui, c'est sorti chaque année. <rire> <rire> bon, Alice. Merci, Smoking Ça Gun. Merci, C'est-tu la fin de ta première intervention? Bon, si je... vous voulez. Sinon, j'ai plein de stocks. Plein de stocks. Ouais. Nouvelles? All right. Alors, euh, seulement en Biélorussie, le dernier dictateur d'Europe, de Aleksandar euh, Lukashenko, tente de faire cesser les manifestations contre son administration alors que l'économie s'effondre dans l'ancien pays de l'Union soviétique. pardon La forme de protestation prisée et l'applaudissement... Euh, Constantin Kapline, un chômeur de la ville de Grodno, euh, tentait de prendre des photos euh, de la manifestation, a été arrêté et condamné à payer une amende équivalente à 200$, soit un peu plus que sa pension mensuelle. Il était accusé d'applaudir et, comme c'est le souvent le cas, la Couronne n'a pas vérifié les preuves, euh, comme le fait que M. Kapline n'a qu'un seul bras. C'est <rire> ah, ouais, ah, ah, ah, oui. dans... <rire> le drama de le flapper de seconde, c'est rappeler que y a, a, a perdu son bras pendant qu'il était déjà de Rome. Oui. c'est quand même. Mais c'est pas, pas le même gars non, non, On s'entend c'est juste un non, gars. autre est gars qui a violé Juste pour comme clarifier là, que je voulais chercher un gars avec juste un drop, j'avais le choix de le gars dans le fugitif puis lui. <rire> j'ai choisi lui c'est bon mot ça non, nous a permis d'en parler ouais, voilà. on aimerait ça parler nous <rire> ah, ah, oui, d'accord euh, Louis Segnat un résident du quartier Williamsburg à Brooklyn a été arrêté après que la police ait déterminé qu'il avait fait plus de 400 faux appels de plainte au 911 à l'effet que des hipsters mettaient la pagaille dans la rue Euh, il a oh. été trop loin en affirmant qu'il y avait une fusillade à l'extérieur alors que les 10 hipsters ne faisaient que du bruit. L'homme de 51 ans a habité le quartier toute sa vie et avoue qu'il n'en aurait pas autant mis si la police arrivait plus vite. En passant, <rire> je vais faire une petite blague de hipster en anglais. Why did the hipster burn his tongue? Because he drank coffee before it was cool. <rire> Merci beaucoup. <rire> p r u hey, là-dessus on va aller une tonne rapidement ça va être... Euh, celle qu'il y a là, là. Puis on revient à 70%, ça va être Mathieu Boudreau en tant jeudi. Oh, Pis tu vas avoir ouais. tantôt, Bruno. Ah, Pis on va parler de Two Headed Shark. Ah! C'est comme... étrangler quelqu'un avec deux mains à place de une. <rire> <rire> c'est moi qui l'ai dessiné c'est euh, quand j'ai par qu'un affaire, ok? Mettons comme, tu sais comment on appelle ça quand il y a un bruit dans nos oreilles? L'acufène. L'acufène, ben c'est ça. Ça, j'aurais juste cette toune-l'homme, oui, comme acufène, pis je serais vraiment très très très heureux. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Aïe, euh, cette semaine, je te parle du bonheur, hein? Oui, oui, parce que même si la vie, c'est de l'hostie de marde, hein? Euh, quelque part, il existe quand même un concept de bonheur, hein? Euh, comme moi, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps de bonne, de bonne humeur. Hein? Moi, là, je trippais, oui. j'étais un peu comme un petit chien. Hein? Je courais partout, la langue sortie je pissais sur un journal. D'ailleurs, d'ailleurs <rire> c'est en pissant sur un journal que j'ai lu ma première phrase. J'ai appris à lire là-dessus. Puis c'était sur un, un Allo Police, je devais avoir trois ans à peu près. T'sais. Puis ça disait « Elle avait joui à travers des corps ensanglantés. Ah. » <rire> Je, je non mais je je sais pas si ça a rapport mais je, Mais non mais les souvenirs quand oui. Ça, ça pointe, oui euh, je, je je sais pas si si ça a rapport mais encore aujourd'hui, je suis pas capable d'avoir d'orgasme s'il y a pas un peu d'hémoglobines, hein. Je sais pas, mais je, je lance ça. Comme j'arrive pas à bien dormir, j'ai pas pété quelque chose dans ma journée, t'sais. Euh, un verre, une gueule, une vie, N'importe quoi pour faire chier quelqu'un. Ouais, tu vas, vas jusqu'à briser dans la métaphore, mettons. Tu peux briser absolument. des espoirs, puis ça va être grave. Ah oui, ben, oh, ça c'est le fun des ambitions, puis euh, <rire> des buts à atteindre. Ah ouais. Oh ouais, tu vas arrêter de fumer. Mais <rire> c'est moi, c'est comme ça depuis que je suis jeune, hein. Moi le bonheur pour moi, c'est la destruction. Hein. Pis ça, pis, pis ça va bien, là, je veux dire. Euh, tu peux demander à tout mon entourage de scrap number one. Je suis le meilleur. Comme un docteur du crime, t'sais. Euh, comme, comme une espèce de Guy Turcotte, mais euh, généraliste, t'sais. J'ai l'air normal, là, même sympathique, là. Mais deux petites gorgées de lave-glace, puis euh, j'arrache des cœurs. <rire> mmh. <rire> je bah oui, ben, euh, quand, moi quand j'ai tué ma première femme, hein, euh, tu connais ma pro... Lise, je t'en ai déjà parlé. est <rire> discrète, hein, euh, peu heureuse, aucune confiance en elle, c'est une vraie femme, t'sais. <rire> ah, cette femme-là longeait les murs avec une pelle grasse, euh, obéissante au doigts et à l'œil. Euh, t'sais, euh, cette femme-là était tellement effacée en fait, qu'on jurait qu'elle portait la burqa, t'sais, c'est euh, aussi fou que ça. Là, euh... excuse-moi, c'est parce, parce que quand, quand, de... quand je parle de Lise, je suis toujours un peu émotif. T'sais. Je sais que c'est les fiffes d'avoir des émotions, mais on dirait que je ne suis comme pas capable de m'en empêcher. Je me dis tout le temps, dans le fond, cette femme-là, je l'aurais peut-être pas finalement tué tout de suite. Il y a un petit quelque chose. Il y a petit quelque chose. Mais bon, on n'est pas dans un train, tu t'appelles pas Josélito Michaud, puis je suis pas ici pour sombrer dans la vulgarité non plus là. Fait que... Fait que comme je te disais, quand je l'ai tué, je <rire> me je me souviens comme d'avoir ressenti une décharge électrique, qui, qui, qui partait directement de mon cerveau reptilien qui longeait tout mon bras là, qui venait exploser dans mon pointe bang, tu sais. Puis il euh, y en a il y en a qui parlent de, de conditionnement, hein. Comme de quoi là, mon père là, à force de me fesser dedans là, à tour de bras là. Ben il m'aurait comme fissuré l'esprit là, puis rendu comme une machine à tuer là, c'est du blabla de conspirationniste là. Ouh. Moi là, euh... tu crois pas. À ça? Non non non, moi euh, je parlerai plutôt de réflexe Tommy. OK. Le réflexe de tuer. <rire> genre la, la jugulaire genre, le, le bonhomme il m'a appris que dans la vie il faut que tu maîtrises ton environnement c'est bien beau le dialogue mais à il faut que tu montes aussi c'est qu'il bosse <rire> c'est important mais là, attention là tu, tu là je te regarde puis tu te dis wow ce gars là il est rendu à un niveau assez avancé t'sais. comment je pourrais bien faire pour m'y rendre aussi hein <rire> Parce que... Non, non, mais pas... Okay, ça t'a fait du bien deux semaines de break, toi, Parce que... Non, mais parce que tu le sais, là, tu le sais, on peut tous être le trou de cul de quelqu'un, là. Fait que... Fait que j'ai décidé... J'ai décidé de me lancer dans donner des cours, t'sais. Euh... Ça peut rapporter un peu à tout le monde, t'sais. Manipulation 101, hein, ça c'est un exemple. Euh, comment augmenter sa moyenne au bâton de dynamite, hein. <rire> Ou mon préféré, là, mon mon, mon préféré, c'est « Cocktail Molotov » ou « Comment se saouler par le feu ». Hein? <rire> <Sauf> que... <rire> Ça, il est, est populaire pas mal, ce cours-là. Bien évidemment, là, le programme, est adapté, là, tu sais, euh, « hein? Faut que tu commences par « You, ce que c'est que t'es rendu », comme dirait Patrick Lafrance, tu sais. Hum-hum. -hmm. Il l'a jamais dit mais il le dirait. Là, il dirait on a, ben, il, je... il pourrait Il dit bien des affaires. Ouais. Il pourrait dire aussi on n'apprend pas un vieux singe à faire des limaces mais ça c'est ouais. Patrick la France. Ouais. Ou un gars de 110%. Ouais. Aussi. Ouais. Si tu as déjà des bases là en invasion de domicile, tu mis là on peut tout de suite passer à à des points plus sensibles, tu sais. Comme euh, « comment bien ligoter une famille »,« ah. euh, savoir reconnaître tous sont les objets de valeur ah. ».« <rire> Comment ligoter une famille <rire> » continue, continue. Non, non, mais on ne se, non, non, on se bon. le cachera pas. Là. Dans l'invasion de domicile, il y a deux règles. Rapidité, efficacité. Hein? Comme ça, je <rire> ne pas pogner ta vie. <rire> tu fais dune qu'on s'en rappelle. <rire> <rire> je travaille là-dessus sur mon prochain disque. Non mais d'ailleurs, ouais c'est ça, d'ailleurs, euh, j'vois, j'vois... Petit <rire> <tout> doodle des <rire> règles de l'invasion, moi, t'es possible! oui, ben oui, ben oui, j ai, j ai un CD pour les enfants, t'sais... Euh... <rire> <Oui>. <rire> ben non, ben rien! des champs de baleine pis les... des bruits de chains, ça, là! Tommy, les jeunes, c'est comme des éponges, il faut que t'les prennes, t'sais, il faut que t'les prennes, là, à, t'sais, pour les rendre à maturité, là, qu'ils deviennent des, des, des vrais, là, t'sais, des... <rire> des vrais, des pis, t'sais, peur, t'sais, là, t'sais... Des t'sais desllesaccord des, des en, en terminant là garde euh, parle pas de tuer des enfants dans une école hein? Euh, de crisser le feu là dans un centre de femmes battues là ou devenir politicienauf ça ça s'appelle des erreurs de jeunesse en vieillissant je me rends compte que l'équilibre c'est dans les petites choses he c'est les petites affaires là, que ce soit y offrir la connaissance par le partage ou euh, entretenir le doux souvenir euh, de la mort d'un proche. Ça même oui, dans un état durable de plénitude et de satisfaction, Tommy. Je, je, je... Puis ça, tu sais c'est quoi ça La définition du bonheur. Très touche. Merci, vous, chien, merci, merci beaucoup Mathieu Boudrot. Ouais, fait que là, vous euh, posez de présenter euh, Dani Daniel. Ouais, c'est ça, il nous moi, a envoyé moi, euh, son nouveau clip. Ouais oh, ouais, c'est le fun en maudit. c'est euh, un clip d'après Noël là, fait qu'on va ça s'appelle Adieu Père Noël, fait que à, à vous euh, les, les clips. À vous, c'est au nom de Godin. Moi, ouais. le temps des fêtes est terminé. Les décorations sont presque toutes ôtées. À part mon petit sapin ici. Il va rester juste mon père Noël à rentrée. Ma femme, elle, elle veut même pas que je le laisse. C'est triste. C'est que tu ne sauras pas, non Tiens, on va ranger. On va ranger pas mal. Mais dis-donc. Et moi, je dis si. Je, je vais le ranger, moi. C'est sûr. J'ai un petit bisou. C'est pas gentil. Oh. C'est pas gentil. On va la prochaine fois. Je suis à Je suis désolé. Les femmes, là, ça comprend jamais rien à la vie. On a pensé du bon temps ensemble. On s'en verra l'année prochaine. Pardon, père Oh, lui, c'est au canoëlle. C'est comme ça toutes les années. Ouais, je pense qu'il reste plus rien qu'à me coucher, puis oublier tout ça, puis me réveiller juste l'année prochaine pour voir mon père Noël. Mmh. Vous avez déjà couché mon petit loup oh, Mon petit loup est fâché parce qu'il est perdu sur pas Noël mmh. oh, Mon petit loup veut un câlin oui, oh, Mon petit mmh. câlin mon petit loup... Oh ça c'est bon. Johnny Johnny Gabriel. Tu tu. Oh oh oh. Coco bébé. C'est que ça oh, oh, oh. pas non Je ne peux que Moi, j'aime bien ça. Okay. Ah, de retour en nouvelles. Alors, une mère de trois enfants de la ville d'Abingdon a, euh, a égayé sa soirée. Malheureusement pour elle, le père Noël en, en question était un maudit pas cool. Euh, oui. Après avoir demandé à l'un de ses enfants s'il avait été bon cette année et que l'enfant ait répondu à l'affirmative, il aurait affirmé que à l'enfant que bien que du monde méchant non il y, a, il y a du monde méchant dans le monde, puis il y a des mauvaises choses qui arrivent comme ce qui est arrivé à la gang d'enfants en Amérique. Euh, comprenant que le père Noël parlait de la fusillade de l'école Sandy Hook, <rire> monsieur Kenneth l'a interrompu. Il aurait ensuite demandé aux deux plus vieux de le laisser seul avec le frère cadet et aurait chuchoté quelque chose à l'oreille que à, à l'effet que le père Noël n'existait pas. Oh, oh, ben, alors, ben. Euh, voilà. euh, finalement, l'enfance est sauvée en courant. L'homme qui travaillait pour le parc Winter Wonderland a perdu son emploi et la famille a été remboursée. Aucune déclaration n'a été faite à savoir si le Père Noël existe ou non, en fait. Là. Oh, oh, ouais, le ouais, Père, Père sens... c'est pas prononcé. Non, c'est ça. Il ouais, ouais, n'y euh, a aucune preuve qui existe de la non-existence non, non, du Père Noël. Noël ouais, voilà. C'est un grand... Ouais, ouais, mm -hmm. ouais. Comme du Spaghetti Monster, je pense. C'est la théorie du Spaghetti Monster. Oui, c'est ça. ça. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Non. Hmm. Oh. <rire> on va surfer ce concept-là bon, Ok, on continue Je peux pas mettre tes doigts là et là juste après là. <rire> I can Tu es tutorialiste, je peux ce que je veux <rire> Bruno. Euh, Sarah Childs de Denham Springs en Louisiane Est en querelle avec ses voisins Elle a donc décidé de l'exprimer grâce à la magie de Noël En disposant ses lumières en forme de finger Euh... Oh oui, la magie. <rire> <rire> suite à une plainte à la police la femme a retiré ses décorations temporairement pour ensuite les remettre la... Une bonne idée. <rire> la police l'a menacé de l'arrêter pour avoir violé la loi contre l'obscénité de la ville qui semble-t-il n'existe pas <rire> euh, les policiers lui ont alors donné deux contraventions app apparemment non reliées soit une pour obstruction à la circulation des voitures bah ouais. oh. et une pour avoir troublé la paix euh, pendant qu'elle chantait une toune d'insultes à ses voisins <rire> euh, la juge a finalement tranchant en faveur euh, de, de la femme invoquant son droit de la à la liberté d'expression. Ben oui, peut-être ouais, que ouais, ça, ouais. en urbicatant, ça veut dire euh, « je t'aime ». Peut-être. Merry fucking Christmas. C'est ça, on ouais. n'a tous <rire> la même culture. Mais tout, penser, monde, euh... mais tout le monde sait que la liberté d'expression s'arrête quand ça dérange quelqu'un. Ça, c'est vrai. <rire> c'est la première. Règle, Merci et Dieu, t'as pensé non. à tout. Parle le film. Voilà. Ah <rire> bon Dieu, ouais, ouais c'est ouais. pas n'importe qui. Euh, donc euh, ce, ce soir c'est Tooth and Shark mais euh, juste Avec shark Sharknado qui s'en vient, qui est un, En fait, ils ont parti la production du film juste après euh, l'ouragan Sandy, là, le Hurricane. Mm -hmm. Je pense que le film devait s'appeler shark Sharkcane euh, au départ, mais <rire> finalement, c'était trop de mauvais goût, fait que... Euh, <rire> C'est ça. Puis sinon, euh, j'ai comme euh, crevé une bulle, moi, en fin de semaine. J'ai écouté des films de Shark. On voit le rack, ici, de Brooke Hogan ses amis... La, la, la, la. À gauche, on a la fille d'Esclaves 7, je suis sûr. Ah oh, ben... Non, oui, c'est elle. elle. Donc, <rire> Dino Shark, Sand Shark, Sharknado c'est des films que j'ai hâte de voir Sharknedo, j'ai vu Shark Octopus et c'est Shark Octopus qui est écrit dessus. Si ouais ouais, c'est comme fait plein. L'octopus le, le, le, le, le Shark que j'aime bien gros, le Shark Scraper, c'est comme le, le requin euh, le gratiel, Shark Plane, la Shark aussi, Le Shark Angel, c'est le Shark actif, tu Shark Ray, Shark Quick, Sharkenstein. Je suis <laughs> pas <laughs> Shark de Shark and the Furious. Uh, Shark Don <laughs> Shark Hotel, Shark Squall, je l'aime cette là, okay, je sais pas pourquoi. Shark kula, Sharkster, Hollow Shark, Sharkosoid, c'est bon ça. Uh, Full Metal Shark, uh, Jurassic Shark, Sharkastic. <laughs> Shark Sharkastik 4? Ja, det er det. 4. Hey Sharkus of Nazareth. Sharko... Sharko... Sharko-calypse now. Sharkogen? Ja, Sharkogen, det er godt. Sharkbakan. Shark <rire> <rire> Cal, euh, Central Shark, Shark euh, Cozy, bien sûr, un de mes préférés, Radio Shark, euh, un... Shark Norris, Sharky Eloney, Shark -E <rire> <C> est <rire> Raman, de... Suzy, c'est pas pire, ça aussi, <rire> <Char> <rire> ah, Shark, ah, ah, Shark Vador, euh, Sharky et la chocolaterie, Shark Squall Perez, encore une variante, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Shark Brook, euh, le Shark Stie <rire> donc euh, oui, il euh, y avait euh, Shark La Fortune, la Fortune aussi, je l'aime bien Oh, je suis Euh, si on maintient le rythme aussi euh, j'ai parce que ce soir on écoute euh, tout Edel Shark mais si on maintient le rythme et qu'on a en fait un par année j'ai calculé qu'en 2022 on était pour arriver à 10 Edel Shark <rire> <rire> là, là imagine si on continue jusqu'à 1000 Edel genre c'est la, la franchise qui marche là, ça coûte pas cher on en fait non, là, un là, par un donné, année Alors là ils vont faire, ils vont euh, comme ils vont sauter des, des têtes là moi genre ils vont faire comme, vont doubler le nombre de têtes moi, quelque sais, sais, chose genre sont peut-être passés de 10 à 20 Edel Shark Peut-être peut-être genre les every boss Partir à 20! Hydroquin! Hydro-shark! Non mais, moi, moi j'étais vraiment à 1000 têtes puis à un par année. année ouais. J'imaginais que c'était autour du 400e que c'était pour commencer à devenir vieux la première fois. Après ça, tu sais, ça avait fatigué vraiment autour du 800e, mais ils se sont dit « Chris, on y arrive! » Fait qu'ils ont continué pendant 200 ouais, ouais. ans. Grâce aux efforts d'un Harry Seldon moderne qui va exister, tu vas voir. Euh, donc, euh, pour l'instant, on écoute en 2012, rétrospective de euh, Two-Headed Shark. On a des extraits ici assez fabuleux. Tu vois, ils s'en vont dans l'eau. Puis dans les films de requins, l'eau, c'est là que le danger est. Ah oui? Fait check tes flûtes quand il y a de l'eau, <rire> tu vois. Bah, par dans les requins des sables, hein, là c'est ouais, sable Sand des... Sharks, <rire> Shark, c'est Sand Shark. D'ailleurs, pour avoir euh, pour avoir écouté beaucoup de films de shark, euh, donc euh, Swamp Shark que j'ai pas parlé tantôt, Dino Shark, enfin je l'ai nommé. Mais euh, le, le seul et ça m'a déçu beaucoup. il euh, y a un stéréotype dans les films de requins que finalement j'adore, c'est le gars qui fait du surf qui se fait manger. Ouais. Ah, ouais, et, et ça ça me le prend, tu sais puis il l'avait pas dans Sharktopus et c'est un petit oh, ouais. peu là que Sharktopus perdait des points par rapport à Sand Shark. Là, Mais en tout cas, on Ça parle de fait. moins 7, moins 8. On est autour de 7 ce soir aussi. Euh, tu sais, en 2012, là, ben, oh, oh, c'est le film. Puis, puis les Américains, ils ont réussi jadis à mettre des hommes sur la Lune avec des technologies aussi puissantes que celles qu'on a dans nos mondes de poignets aujourd'hui. Ouais. Euh, il existe plus de potentiel au euh, informatique dans une carte de bonne fête qui fait une toune quand on l'ouvre, qu'il y en avait sa Terre au complet en 1955. Bien sûr. Euh, le PDG d'IBM en 56 a dit une phrase immortelle. Lui pensait que les ordinateurs avaient plafonné et que la demande d'ordinateurs n'était pour jamais dépassée de 2 à 3 par année. Oh. C'est le PDG d'IBM en 1956 qui a dit ça. Il a-tu gardé son poste longtemps, lui? Euh, je sais pas. Ah. <rire> le film de, de ce soir, Le requin à deux têtes, est une de ses créations dues uniquement à l'évolution des méthodes de création d'objets virtuels. Rien, rien, rien d'autre. Fidèles à leur habitude les ex-boxeurs aveugles et séniles qui dirigent The Asylum ont tiré un mot d'un chapeau et un animal dangereux d'un autre. C'est donc en 2012, un an après Sand Shark, version française Les Dents de la Plage, avec Brooke Hogan, donc un an après le film de requin avec Brooke Hogan, paraît Two A Dead Shark, le film de requin avec Brooke Hogan. Le pourquoi en commençant, parce qu'on en parle. Ce film existe parce que dans les années 90, l'armée a développé des algorithmes imitant les mouvements du ton. Euh, L'animal qui se déplace de la manière la plus efficiente de tout le royaume. Le but c'est de faire des sous-marins qui sont un petit peu plus efficients. Ce film, To Aided Shark, existe parce qu'on s'est pratiqué beaucoup sur beaucoup de variantes de cet hosti de thématiques, de peur cave de requin de films de suspense copiés sur le blockbuster <rire> initial. Euh, je dis ça parce qu'en passant, le terme « blockbuster » vient du film « Jaws ». Euh, c'était la première fois quand Jazz est sorti en 76 si je me souviens bien mais les gens faisaient la file tout autour du bloc pour euh, pouvoir garder leur place pour vendredi au cinéma un à pâté la de maison la... et voilà un pâté de maison merci ouais. et donc c'est les patte de maison buster ouais les, les briseurs de patte de maison ouais. et voilà les... donc le premier blockbuster c'est Jazz c'est un film de requin co je sais pas ce film existe parce que c'est un prétexte pour mettre des filles en bikini et des twids des filles en bikini, ça vient avec des tweeds. Oui. Ce film existe parce que faut rentabiliser les algorithmes achetés et les updates qui viennent avec les programmes de montage. The Asylum payera pas pour rien des affaires qui vont traîner ses racks. On va ça mettre met. trois gars. <rire> C'est bon ce bout-là. Checkez bien le trip à trois de films d'horreur classiques. Ouais. Ce film existe... Parce que le scénario était déjà écrit dans le ciel avant que Dieu décide de faire la terre ici, à cet endroit. Ouais, après, ça fait à manger jambes, ça que le chien qui les... sort par la gueule. Oui, oui, ouais, ça fait ça tout le temps. <rire> c'est ça la vie, hein? Donc, maintenant qu'on connaît oh, le pourquoi oh, oh. du film « To Aided Shark», c'est d'ailleurs une litanie de choses assez insultantes, on va développer un petit peu sur le comment du film de ce soir. Une classe de biologie marine très crédible composée de cris de douze bagues fiers d'être connards et de calices de folles superficielles sans aucun instinct de survie, euh, le, le tout est assaisonné d'une espèce de Charlie Brown. Ouais. Ben, cette classe-là au complet va faire l'apprentissage de biologie marine dans un voyage en mer. Ben oui. A <rire> noter que le Charlie Brown est supposé être un génie mais qui est en fait le seul personnage catégorie secondaire 5 genre. T'sais, t'sais. Oh, mais comment tu as pu faire pour trianguler <rire> Ha, ha, ha, ha! T'avais comme trois points, là! C'est ça! Ouais, c'est <rire> ça! Euh, donc, il euh, ne faut jamais oublier, je, je, je mentionne à titre, moi ouais, c'est ça, le rectangle va tout le temps dans le trou rectangulaire, le cercle dans le trou en forme de cercle, et l'étoile dans, dans le trou. trou. En, en forme, forme d'étoile, c'est voilà. important de procéder ainsi. Donc chef du groupe, le professeur est un réel épais de première, décidé à mêler à leur expédition pédagogique ces problèmes de coupe dont de personne n'a rien à chier. Bien <rire> entendu, une marque comme fait que le bateau se retrouve isolé et sans moyen de communication autour d'un un atoll paradisiaque. Malheureusement, et ça c'est le plus beau, l'atoll est en train de s'effondrer parce que sa fondation de corail est en train de mourir. Also known as... Les producteurs n'en pouvaient plus. Il fallait qu'ils nous viennent d'en face maintenant. <rire> <rire> En tentant de réparer le bateau, ça va être très crédible, les jeunes se divisent sur l'île qui est en train de s'effondrer dans des effets spéciaux vraiment restants, là, t'sais. Puis, euh, tout le monde va mourir dans l'ordre normalisateur habituel, en commençant par les cochons et les pervers, en poursuivant par les défoncés les gens de party, puis en yelant par les méchants de nature, t'sais, il y, y a le douchebag, lui, là, lui, là, avec il est méchant tout le temps, tout le temps. Tout, le temps. tout ce qui fait c'est égoïste, mes méchant, euh, sans conséquence, sans ouais, respect pour ça personne. Ça un con, un nesticite, con. Et tout le, le tout se poursuit jusqu'à ce qu'on découvre notre coupe finale tellement surprenante, surprise qu'on en se repose surpris fuck Un chemin on aura droit à une sérieusement course de sérieusement sans y une course de bateau. Écoutez, si Yannick Marjot était une course de bateau, <rire> il serait cette course de bateau-là. <rire> Ça va être de toute beauté, pétant d'énergie, ouais. Oh. <rire> Avant ouais, de se lancer, euh, j'aimerais euh, vous attirer votre attention à vous sur le fait qu'un requin à deux têtes, c'est une entité qui mange plus de huit fois son poids en viande humaine chaque jour et qui possède la physiologie la moins explicable au niveau évolutif <rire> depuis les pandas. Pis y'a qui meurt à la fin, c'est tout croche, mon gars. Oh, man! Donc, vraiment, je suis très heureux de vous présenter cette heureux... C'est euh, ce grand classique euh, d'avant temps. En <rire> ouais, c'est, voilà. Euh, comme long-métrage retraçant Le douteux de 2012, l'étape entre shark Sharktopus et shark Ha, <rire> <rire> On a Two-Headed Shark, un film de The Asylum, ça va être de toute beauté. d'ailleurs, c'est ça que je trouve euh, j'en parlais, tu sais, entre les deux têtes de requins, là... Tu sais, mettons, dans l'air, t'as comme deux corps comme ça qui sont collés. Ouais. Des fois, il pleut, tu sais, il, il, il, il va avoir de l'infection qui va s'installer, mais ça va se nettoyer des fois. Mm -hmm. Un requin, il faut tout le temps que ça l'avance, sinon, si ça arrête d'avancer, ça, ça meurt. Même en le dormant, calme. il avance mm -hmm, loin. Ouais. Fait, fait que là, le, le requin qui est dans l'eau, qui a bien plus de sédiments qui flotte qui a une espèce de raccoing ici, qui a pas de sortie nulle part, là. Ça... Non, ça vient fait, là. C'est ça, c'est sûr que c'est loadé en trois jours des petits crades qu'ils mangent de l'intérieur. Voyons donc, <rire> c'est Non, non, mais c'est certain. <rire> t'sais, c est, c est, ça a pas de bon sens. Puis, puis je veux dire, c'est... T'sais, quand tu nages, là, ben... Tu, tu fais pas ça comme ça, t'sais. Tu fais ça comme ça pour... tout C'est vraiment pourri. Bon, ton... c'est à l'ajonction ouais, des technologies, on voilà. y fait face. Euh, ouais, ouais, on va mettre une gentille toune et puis après ça, on va avoir Fred Fournier qui vient nous parler de sport. Ah oh oui, ça oh, ouais, c'est fun, les sports. Il ouais, y a des développements euh, dans le sport. C'est les choses qu'on a... Qu a sur la peau. Hein? Mm. <rire> les sports. <Ouais>, c'est <rire> les champignons, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> la <laughs> La chronique, <fourre. rire> chronique <They> sport! Mais c'est to tout ce que... La lock est terminée, hein? Tout le monde, c'est ça. Je m'en viens vous parler du lock-out de la LNH. Ah. Donc, après 13 jours, euh, on ne parlera plus de déni, de plafond, ça, de disposition. Jean, j'avais le goût de dans, dans une vidéo, parce que, je pense comme j'ai rien au comme il se doit, sur la glace, avec leur patin. Donc, euh, <rire> tout sur le lockout. Oh, misère. 29 juin 2012. Fuck off. Les négociations commencent. J'ai elle. J'ai mon bas. Non, non, non. Let's do Comme Bob Hartley yeah. dirait, yeah. le guidage commence. Donc, 14 août, <rire> les joueurs font une offre. 15 août, la LNH rejette l'offre. Oh, oui. Right. 16 septembre, <rire> le lockout commence. Donc, Autopsie d'un lockout out <rire> 11 octobre. Max Pacioretti signe avec le club suisse Ambry Goodentritt et devient par le fait même homme sandwich de multinational qu'il ne connaît même pas. Euh, il y jouera cinq matchs avant de plier bagage et rentrer chez lui puisqu'il trouvait que ça sentait bizarre là-bas. <rire> 30 octobre. <rire> Carey Price devient porte-parole pour le jeu Assassin's Creed III, malgré le fait qu'il ne se dise pas gamer. Pourquoi? Il partage, semble-t-il, les mêmes origines du personnage principal du jeu, c'est-à-dire Redneck. <rire> <rire> 31 octobre 2012, Piqué Soban présente la météo, devient chef cuisinier et fait des pubs de chars. Et ce, dans la même journée. Se portant trop à l'attaque, comme à l'habitude, Markov doit réparer ses gaffes en défensive. Ce faisant, il se blesse à nouveau. On a une deuxième photo qu'on voit Piqué ne sachant pas quoi faire, n'étant pas un professionnel de la météo. 7 novembre. Retranché au camp d'entraînement de la Ligue américaine, mais inspiré par le film « Mystery Alaska », Scott Gomez brûle la East Coast Hockey League, East Coast Hockey League, ou ouais, la Ligue de bière et euh, <rire> par la suite Bob Gainey se défend de l'avoir embauché à l'époque en disant et je cite "Je savais qu'il restait une saison de 50 buts." Gomez en totalise 6. <rire> dans la Ligue de bière, il a 6 buts. Effectivement. Donc, euh, il n'a encore pris de chat <rire> Au moins, il en a fait au moins un. Il n'était plus capable. Le 23 novembre. Tout comme les deux semaines auparavant, il n'y a aucune discussion entre les deux parties. Ron Fournier réussit encore à faire deux heures avec ça. <rire> Chaque jour. 5 décembre. Le podium est retiré de la scène centrale des bureaux de la LNH. Ouais, tu nous en avais parlé de ça, c'était un gros dossier. Ouais, gros dossier, donc une fois retiré, ce qui veut dire pour te parler rompu, il revient à 21h55 lors d'un coup de théâtre inespéré. On voit les techniciens s'affairant à poser le podium. On se remet à croire à une saison. donc 18 octobre. Evander Kane tente d'appeler Floyd Mayweather, le boxeur, avec ses blocs de billets de 100 dollars. Floyd <rire> prend ses messages et retourne l'appel du multimillionnaire de 21 ans. On ne connaît pas la teneur de la discussion. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. <rire> 26 décembre. « Gary Price, n'ayant jamais battu les coyotes en carrière, prend sa revanche contre un coyote sans défense pendant une journée de chasse. <rire> »« Notez que le coyote n'avait aucune chance, Carry sur son ami, étant doté d'un sniper, sniper gun à trépied et lentilles télescopique <rire> Call of Duty style. »« Ah ben oui! <rire> »« Kid Rock pense ensuite à mettre Carrie dans son prochain vidéoclip, RDS à l'inviter à l'émission Chasse et Pêche Max. » Finalement, 6 janvier, après six longs mois de négociations et un marathon de 16 heures de pourparlers à New York, une entente de principe est conclue vers 6 heures du matin, <rire> mettant fin au lockout et permettant ainsi de nouveau aux amateurs de pouvoir euh, profiter de leur passion, c'est-à-dire euh, s'empiffrer d'ailes de poulet en regardant des annonces de troc à la télé HD. <rire> va y avoir du hockey. C'était la chronique sport Merci avec Fred Fournier, mesdames et messieurs. Bon, dernier clip, Dieu, puis on vient finir l'émission. Bye, bye. OK, ben, genre, mon nom, c'est simple. Genre, dans ma vie, genre, des filles, affaires que, genre, j'aime pas ça, qui arrivent, comme... Puis, genre, j'avais goût de dire dans une vidéo, parce que, ben, je pense que, comme, j'ai raison, genre... <musique> Ok, genre, elle me dit, j'ai mon bal à soire, pis je suis chaude, lol, aha, je niaise, ça va. Ok, c'est comme, au pire, là, si c'est pour texter des affaires que je comprends pas, ben, Chris, texte-moi pas, je vais dire, oui, toi. Genre, je vais un bonhomme pour qu'elle pense que je l'aime. Puis, comme des affaires qui m'entendent, genre, comme quand le monde, ils des affaires, sauf que, genre, tu sais pas c'est qui que texté. C'est comme, Chris, au pire, genre, texte-moi pas si c'est, je sais pas c'est qui, c'est quand au pire, comme si ça me dit salut, pis que je sais pas c'est qui, genre... Comme si je t'aime pas, je vais pas te répondre, mais là, je vais être penser que t'es quelqu'un que j'aime, fait que je vais te répondre, mais dans le fond, je te ferais une honestie de fucker. Fait que, genre, comment tu veux que je fasse ça, la crise d'attendre? Comme, attendre, c'est un mot que c'est drôle, quand on dit, fait faut que tu ris dans ce vote-là vidéo. Ok, là, je suis sur Facebook. Là, genre, moi, il... là, en tout cas, moi, le monde qui me texte, là, puis je sais pas c'est qui, comme des hosties de douchefag, là. Okay. C'est-tu que euh... <rire> bon. Alors, euh, on continue en nouvelle avec euh, Cineput, euh, qui... Euh... <rire> TAKE IT AWAY! <rire> ouais, ouais. Alors euh... Elle va vous donner. Lynn Sarnowski affirme qu'elle fait un excès de vitesse et s'est euh, crachée dans une maison afin de faire une diversion. La femme de 47 ans tentait d'attirer l'attention des policiers qui étaient en train d'arrêter un de ses amis pour conduire en état d'ébriété. Elle est passée à toute vitesse devant les policiers. Une poursuite s'en est suivie et s'est terminée euh, dans une porte de maison. OK <rire> Ouais, ca ouais euh, après avoir été euh, décrustrée de sa voiture, la femme a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété et négligence criminelle. Fait qu'elle aussi était saoule finalement, puis elle essayait de sauver son ami en conduisant saoule. Okay. Euh, l'homme qu'elle essayait de sauver d'ailleurs a été arrêté pour conduite en état d'ébriété aussi donc euh, voilà. C'était pas un plan très bien pensé. <rire> C'est des héros malades. OK, ouais. let's go, you no. Know. D'accord. Alors, euh, <rire> Louise Martinez de Orange County en Floride avait décidé d'aller chercher un mamwich au Subway du Walmart. Philly cheese steak avec oignons et ketchup comme d'habitude. Mm -hmm. Malheureusement pour lui, Lawrence Sordone travaillait ce jour-là et n'allait pas prendre de merde de personne. Il veut du ketchup dans son Philly cheese steak a affirmé Ordonné. « On n'a jamais eu de ketchup chez Subway. J'ai jamais mis de ketchup dans aucune mamwich. <rires> Martinez a alors dit qu'il ne voulait pas euh, euh, le, le mamouiche sans le ketchup, ce sur quoi le client derrière lui a affirmé vouloir acheter le dix mamouiche. Ordonné, non content de ce dénouement, a pété sa coche, lancé une chaise, empêché Martinez de sortir et lui a lancé « Vas-y, bats-toi comme un homme! <rires> » <rires> Voilà. <rire> il l'aurait menacé de le tuer aussi ah. Martinez a alors appelé le 911 mais l'employé avait déjà quitté lorsque la police est arrivée sur les lieux euh, encore aujourd'hui, euh, ordonné affirme euh, qu'il tient son bout en disant il y a du ketchup, 3 allées plus loin tu peux aller t'en acheter, mets-toi tant que tu veux dans ton samouiche moi, personne ne va rien dire Hein? alors bon. euh, voilà « Le bureau du procureur est en train de déterminer si les accusations seront portées contre ordonnées. En attendant, il a été congédié. Je vous laisse deviner c'est lequel qui est lequel. Quel, quel. Pas de préjugés, là! »« Ben... »« C'est difficile, hein? »« Ben, ça va être celui de droite qui a l'air d'un crise de câble. Ce, »« Celui de droite, c'est... Euh, »« L'employé. »« c'est le Celui de gauche, c'est l'employé. »« Hein? »« Ben oui. »« Ah oh ben... » Ah, moi j'aurais pensé le contraire. Mmh. Bon. Ben, en tout cas, c'est vraiment une histoire d'humanité touchante. Ouais. On sent qu'on avance tous dans la même direction. Voilà. Une, petite, une petite dernière avant de terminer. Euh, un résident de la ville de Hudson au New Jersey a appelé la police afin de signaler un colis suspect sur le pas de la porte. Tu peux changer de photo, Predj. <rire> un colis suspect! Voilà. Le résident a affirmé avoir observé un inconnu déposer le dit paquet et avoir appelé la police immédiatement après. Arrivé oh. sur les lieux, l'officier de police pouvait clairement voir le logo d'Amazon sur le colis et a demandé à la victime s'il avait commandé quelque chose sur Amazon récemment. Ce, ce, ce à quoi l'homme a répondu « Ah ben oui, j'ai fait ça! <rire> » Le pied a alors confirmé au résident que sa commande était arrivée. C'est ça. C'est okay. <rire> <Okay. rire> son voisin est un crisse de cap. Aïe aïe mais c'est pas avec les colis euh, les colis qui... C'est vraiment la nouvelle la plus conne ever, pareil, le, le colis est arrivé, le colis est arrivé. <rire> merci beaucoup un Bruno, oui. <rire> d'Amazon, il l'avait commandé online, ouais, voilà. <rire> euh, donc euh, merci beaucoup de nous avoir suivi c'est la fin de cette émission de 70%, il euh, y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous écouter au brouhaha, sinon ben, on s'en va vous rejoindre, Euh, allez voter au www.douteux.org Pour le film qui s'en vient la semaine prochaine C'est jeudi, vendredi ou samedi soir euh, Allez voter ces trois soirs-là Ça va être barré Puis Sinon, ben c'est Tommy Godette qui remercie Fred Fournier Mathieu Boudreau yeah. Simon Bréjean Hey David Saïd Et l'inénarrable Bruno Corbin là ce que tu restes à notre antenne là, Ça va être le requin à deux têtes <rire> moins moins set C'est dit, déjà bonsoir. Mais on reste près de vous jusqu'à lundi, on pense à vous à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, ne se dit pas souvent qu'on est bien, on aussi. On veut vous dire au moins merci dites là pour nous mes amis. Ça va bien, on est là, on Assez la pause, poursuivez avec nous. cité de la santé à monaco on n'est pas con il a des parcs tout autour et pleins de choses c'est des vacances à la mise je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire this product is designed to clean your video and audio heads in order to provide optimum vcr performance please continue playing this tape for the complete duration of the cycle